« One Qibla » présente, comprendre le Qur'an, l'essentiel du, du tafsir. « Bismillah, walhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Inna alhamdulillahi n'ahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'uffiruhu, wa billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Men yahdihi allahu falamudillalah, wa men yudhlil falahadiyalah. »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 اما بعد فان اصلق الحديث كتاب الله تعالى bienvenue de tafsir Les sélections de tafsir aujourd'hui, on commence avec surat As-Safat, la sourate numéro 37 du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre but et notre objectif, incha'Allah, c'est de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme habituellement, on va se baser sur une sélection de tafsir, de ce que les savants, les grands ulama, ils ont dit sur l'interprétation de cette sourate. Plus principalement, on va se consacrer, inshaAllah, à tafsir l'imam Ibn Kathir. Tafsir al bagawi Tafsir al sadi -Sa ainsi que Zubdat al-Tafsir. Donc, les deux derniers sont deux tafsirs qui sont contemporains, Inch'Allah. Et ce que je vous promets, c'est que ce que vous allez avoir, Inch'Allah, comme contenu aujourd'hui, ça va être le sommaire de ces quatre grands livres de tafsir de ces quatre excellentes, ressources de tafsil. Donc, vous n'allez presque rien rater, incha'Allah, à part, bien sûr, certaines choses qu'on ne peut pas couvrir en français, comme certains détails reliés à la langue, ici, que ce soit la grammaire et ainsi de suite. Donc, ça, ce n'est pas des choses, malheureusement, qu'on peut couvrir en français ou des questions reliées ici aux hadiths et aux chaînes de narration et ainsi de suite. Ça, bien sûr, ça ne sert à rien de, de s'essayer de traiter de ça en une autre langue que la langue arabe. Mais pour ce qui est de l'essentiel, ça veut dire comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, ce qu'on vous présente ici, euh, c'est le sommaire de ces grands tafsirs qui, eux aussi, euh, de, leur, de leur part, eh bien, ils nous font le sommaire de l'essentiel des paroles de ulama de tafsir Donc, c'est très rare ici d'avoir des opinions de tafsir qui se tiennent et qui ne vont pas se par exemple, dans Tafsir Ibn Kathir eller i Tafsir Al-Baghawi alayhi rahmatullah ta'ala donc sourate As-Saffat c'est une sourate qui m'a quasi révélé au prophète alayhi salatou wassalam avant la, hijra, la wasalam, et dans un hadith authentique rapporté par l'Imam An-Nasa'i ça dit que Allah Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait ses compagnons d'alléger la salade. D'alléger la salade, ça veut dire que si l'un d'entre eux, il dirigeait la salade pour les autres, il faisait salade al-jama'a pour les salawat obligatoires, eh bien, il devrait alléger la salade, il ne devrait pas faire une salade qui serait trop longue de ce fait, ça va être une contrainte pour les musulmans. Pour les personnes qui sont derrière et qui prient derrière. Mais ça nous donne une idée ici dans ce hadith. Parce qu'il y a des personnes qui pensent lorsqu'on parle ici d'une salate allégée du prophète. Ils vont penser que c'est automatiquement seulement des, de très courtes sourates. Ce n'est pas vrai. Alors il dit ici dans le même hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa Et bien ça lui arrivait souvent de diriger la salate. Ou bien de réciter dans sa salate. Sourat al-safat. Cette sourate qu'on est en train de couvrir et qui contient 182 versets. C'est 182 ayats. Mais notons que, comme on va le voir, Inshallah, il y a beaucoup de ayats qui sont des ayats qui sont courtes. C'est des ayats qui sont, en général, euh, assez courtes. Donc, ce ne sont pas de longues ayats. Et de ce fait, euh, lorsqu'on dit que c'est 182 ayats dans la surah Safed, ça ne veut pas dire que c'est une très longue sourate, Ça ne veut pas dire que c'est une très longue sourate. Donc, la sourate. Elle commence dans les trois premières courtes ayats avec un Qasim. Ça veut dire Allah Azza wa il jure, subhanahu wa ta'ala, il jure par trois choses, subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois dans d'autres cours. Lorsque dans le Qur'an al-Karim, il y a Al-Qasim et même dans la, la langue arabe, il y a Al-Qasim il y a Al-Muqsamu alayhi. Il y a je jure. Ça, c'est le Qassam, c'est le juré en tant que tel. Mais on jure sur quoi Ça, c'est Al-Muqsamu Alay. Donc, le fait de jurer seul, seulement. Bien sûr, nous, on peut seulement jurer par Allah Azza wa Nous, en tant que créature d'Allah Azza wa on ne peut jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Azza wa Jal, il jure par ce qu'il veut de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque nous, on va jurer par Allah Azza wa je dis « Wallahi ». Par Allah, est-ce que ça c'est suffisant Ce n'est pas suffisant ici. Je n'ai pas transmis de message. Je jure par Allah, sur quoi exactement Alors, la deuxième partie, le sur quoi C'est ce qu'on appelle le mursam alayhi. Donc, on jure, mais il faut jurer pour une raison. Il faut qu'il y ait une suite, un message, une information par, par la suite. Alors, Allah Azza wa Jal, il jure dans les trois premières ayats. Il dit subhanahu wa ta'ala, « وَصَافَ تِصَفَى Par les anges » disposé en rang. Ça, c'est la traduction un peu du tafsir le plus connu de cette, de cette ayah. Ça veut dire qu'est-ce que les ulamas, ils ont dit. Ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette ayah, Il jure par, par les, les anges, par le malaïka alayhim as -salam. Encore une fois, Allah Azza il jure par ses créatures, subhanahu wa ta'ala, comme il le veut, subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on ne peut pas jurer par les créatures d'Allah Azza wa Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il jure par les anges. Mais si Allah Azza wa ne les a pas appelés al-malaïka, il n'a pas dit subhanahu wa ta'ala wal-malaïka, Il dit wa as-saffati saffa ça revient au mot saf, c'est ceux qui font le saf, c'est un attribut ils sont décrits par leur attribut par leur action par leur état le saf, c'est des rangs qui sont bien alignés bien disposés donc les malâïka alayhi assalam tout comme nous en On doit faire et on doit serrer et on doit bien organiser nos rangs dans la salat. Les malaïkas, les anges, mussalam, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux. Et eux aussi, ils organisent leurs rangs de façon bien disposée, de façon bien alignée pour faire la salat dans le ciel pour prier Allah subhanahu wa ta'ala et certains ulama aussi ils disent euh, ça fait partie ou bien ça parle de le malaïka alayhi mussalam et ça parle de quelque chose qui est aligné mais certains ulama de tafsir certains savants ils disent ça ne parle pas nécessairement des rangs de la salat ça parle des ailes de le malaïka alayhi mussalam et eh bien ils organisent leurs ailes Comme ça, de façon bien alignée et de façon bien, bien disposée, en, en quelque sorte, en attendant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah jal qu leur donne un ordre à exécuter, subhanahu wa ta'ala. Mais en attendant d'un tel ordre, eh bien, les malaïkas, alayhi musulam, ils sont bien rangés auprès d'Allah wa Dans le Sahih Muslim, le prophète, salallahu alayhi wa sallam, il dit On a été préférer sur les autres gens ça veut dire sur les autres communautés ça veut dire cette communauté celle du prophète sallalahu alayhi wa sallam Allah azawajal, wa il l'a honoré par trois caractéristiques qui sont exclusives alors la euh, première chose ici duilat safuf Allah azza wa il a fait de nos rangs quelque chose de comparable au rang des anges de al-malai'ka alayhim assalam « malai'ka alayhim assalam ça veut dire tout comme eux auprès d'Allah azza wa ils s'organisent et ils se rangent comme ça de façon alignée et bien nous Allah azza wa il nous a préféré par cette même chose là la deuxième chose wa lana al-ardu Allah azza wa il a fait de toute la terre Un masjid, toute cette terre elle est un masjid, ça veut dire pour les croyants, pour les musulmans, sauf par exception, il y a des exceptions, soit qu'une terre, il y a des najasat, elle est impure ou bien une terre qui ne nous appartient pas, c'est un terrain qui est privé ou autre chose. Mais à la base, toute la terre est un lieu pour faire le sujoud, pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose, il dit alayhi salatu Allah azza wa a fait en sorte que la terre... Ça veut dire ici la terre qu'on peut toucher, pas la terre, le globe, mais la terre qu'on peut toucher, le sol, la poussière, le sable et ainsi de suite. Que ça c'est tahour, on peut se nettoyer par cela. Ça veut dire que si on ne trouve pas l'eau, on peut faire le tayammum à la place de fer, les ablutions de fer à et Dans un autre hadith aussi rapporté par Imam musulman, il dit alayhi salatu wa A ala tasufouna kama tasufou al-malaïka rabbihim » Ne devriez-vous devriez pas vous aligner comme les anges, ils s'alignent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'alignent auprès d'Allah azza wa ça veut dire vous devriez organiser vos rangs, oh, vous les musulmans qui font la salade. Vos rangs doivent être comme les rangs des malaïka, des anges. Alors ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment euh, cela est décrit exactement Comment est-ce que les rangs euh, ou bien les anges, ils organisent leurs rangs Ils disent alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. Ils remplissent les rangées avancées, les premiers rangs. Avant de revenir aux derniers rangs, les malaïka alayhi wa toujours ils vont organiser les premiers rangs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils se mettent dans un rang qui est bien droit et bien aligné. Ça veut dire qu'on apprend ici deux Sunan de la salade, de la prière de Al-Jama'a, que la première chose, c'est qu'on ne devrait jamais laisser du vide dans les rangs qui sont avancés, qui sont en avant. On devrait toujours les remplir avant d'initier un nouveau rang. Et la deuxième chose, c'est que nos rangs doivent être aligné et, et bien droit. Taïb. Donc encore une fois, ça c'est le tafsir le plus le plus connu, le plus commun que wassafet isafet, cette première ayah. Elle fait référence aux anges. Il y a d'autres opinions que les ulama de Tafsir. Ils ont mentionné, mais ce n'est pas des opinions qui sont, en, encore une fois, primaires. Selon certains ulama, ils disent ça parle des, des oiseaux, qu'auprès d'Allah, ou bien dans le ciel, plutôt, dans le ciel le plus bas, ici, dans Sama ou adunia. On voit que les oiseaux qui sont en train de voler, ils sont bien organisés, bien alignés, et aussi, ils ils organisent et ils savent bien tenir leurs ailes. Donc, il y a quelque chose. Pourquoi ces ulama, ils ont dit que cette ayah, elle, euh, elle fait référence aux oiseaux C'est parce que ça leur rappelle une autre ayah dans le Coran al-Karim, dans le Sourat al-Nour. Une autre opinion, certains ulama, ils disent « Jama'at al-Qur'an » Ils disent « Ça parle de ceux qui récitent le al Coran al-Karim » Et une autre opinion ici, ils disent, ça, Allah Azza wa il ne jure pas par lui, subhanahu wa ta'ala. Euh, il ne jure pas par le al malaïka, alayhimu Il jure par, par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire ici, il y a un mudmar, il y a un non-dit. Et le non-dit ici, c'est quoi C'est par le seigneur de ceux qui alignent leur rang. Wa rabbisafet. Ça veut dire, Allah Azza wa Jal, il jure par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Ta'ib, la deuxième aya waz-zajrat faz-zajratizajra. La deuxième aya ici, aussi la même chose Allah Azza wa Jalla il jure il jure par quoi par az ici dans la traduction par ceux qui poussent les nuages les nuages avec force. Ceux qui poussent les nuages avec force, encore une fois, le tafsir le plus connu ici, c'est que ça fait référence au malaïka, alayhi musallam, encore une fois, sans dire Wal malaïka", par les anges, Allah il les décrit, il a juré par eux en les décrivant par leur état, par leur action. C'est quoi leur action ici C'est l'action de az-zajr. Az-zajr, c'est le fait de diriger quelque chose, de pousser quelque chose par la force, que ce soit par une force physique, Ou bien certains ulama ils disent ça peut être aussi par la force ici verbale. Ça veut dire le fait de, euh, par exemple. Mais c'est juste pour expliquer ici le mot dans la langue en tant que tel. Lorsqu'un agent de sécurité, lorsqu'un un policier ou autre chose, un soldat, il veut donner des ordres, il veut donner un ordre à des passants, à des personnes comme ça, et il va le dire de façon brusque et de façon qui est assez agressive. Pourquoi est-ce qu'il le fait ici Pour que les gens n'hésitent pas à exécuter ce qu'il leur demande de faire. On appelle ça... Alors ici Allah Azza wa Jalla il dit Fas zajra ti zajra Les malaika alayhi musallam Ils font le c'est le zajra De quoi? Le zajra des, des nuages Ça veut dire dans le ciel Allah Azza wa Jalla il a donné aux malaika alayhi musallam Comme rôle entre autres De diriger et d'organiser Les nuages et que ces nuages Là qu'on voit nous se déplacer Dans le ciel, et eh bien ils se déplacent par l'ordre d'Allah Azzawajal avant tout, et après cela par l'ordre des malaïka, wasalam, des anges, bien sûr, ce, que, ce qui n'exclut pas ici la présence et l'existence de règles scientifiques, en quelque sorte, de la physique. Tout ça, c'est des règles que Allah il a implémentées, wa mais ce qui est derrière ces règles-là, c'est quelque chose du monde de l'invisible, entre autres le fait que les malaïka, wasalam, ils... Euh, ils poussent et ils organisent ces nuages-là par le zador. Une autre opinion ici, encore une fois secondaire, dans le tafsir de cette ayet. ma anhu fi Zawajir Dans le Qur'an, il y a des zawajir. Encore une fois, zador par la langue, par les paroles. Ça peut être le fait d'exhorter quelqu'un à faire quelque chose ou bien à ne pas faire quelque chose, mais de l'exprimer de façon qui est assez forte et assez puissante. Alors la même chose, dans le Qur'an al-Karim, on a ce que les Rulama ils appellent Zawajir quran Tazduruna, ce qui nous blâme, ce qui nous demande de ne pas faire, ça nous avertit ça c'est quelque chose qui est haram ça c'est quelque chose qui mène vers la punition d'Allah Azza wa Attention il ne faudrait pas faire telle ou telle autre chose. La troisième ayat, Allah Azza wa il dit subhanahu wa ta'ala Fattaliyati dhikra Fattaliyati dhikra par ceux qui récitent On rappel, ceux qui récitent, ils récitent quoi et pourquoi Pour le rappel et ils récitent le rappel, encore une fois, ça c'est les malaïka alayhimussalam, mais un groupe bien particulier. Rappelons ici que lorsqu'on a parlé même dans la deuxième ayah, lorsqu'on a dit que les malaïka alayhimussalam, ils organisent les nuages, ils poussent les nuages, ça ne veut pas dire que tous les anges, ils ont cette fonction. Allah Azza wa ici, il jure par une partie des anges qui ont cette fonction-là de pousser les nuages. Alors dans la troisième ayah, Il y a des malaites qui ont aussi comme fonction de réciter, de transmettre, de faire descendre la révélation, les livres qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala incluant le Coran al-Karim. Donc qui sont ici en quelque sorte qui font passer le message d'Allah azawajal. C'est les messagers du ciel. Alors eux ils sont ataliyatidikra. Ils récitent. C'est la tilawah. Al-Zikr le rappel qui entre autres le dikr d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que le Qur'an et les autres livres révélés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça nous rappelle une autre ayat dans Qur'an al karim. Alors, qu'est-ce qui est derrière cette histoire ici? Ces trois ayats et ce qui vient après? Certains ulamas de tafsir, ils ont dit parce que les mouchrikins de l'arabie les mouchrikins de la Mecque ils se sont euh, exp... ou bien ils ont exprimé leur frustration et leur colère envers le prophète sallallahu alayhi wasalam ils ont dit quoi cette ayah on va la voir inshallah le prochain séminaire sourate sad après sourate safat inshallah ils ont dit est-ce est qu'il a réduit toutes nos divinités à un seul dieu prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « La ilaha illallah » Il y a seulement un Dieu véridique. Alors eux, ils ont, ils ont dit ici « Est-ce qu'il veut réduire toutes nos divinités ?» Un seul Dieu « Inna hadha la shay'un ujab » Alors Allah Azza wa il leur a répondu ici dans cette ayat et dans ces ayats. Mais avant de le répondre Allah Azza il a juré. Alors ici, quand il y a un Qasem, rappelons que lorsque quelqu'un, même l'un de nous... Il jure sur quelque chose, il veut jurer, c'est parce qu'il y a quelque chose ici d'important, quelque chose de critique qu'on est en train de, de discuter. Alors, Allah Azza wa il va nous mentionner la chose la plus importante qui est quoi Certes, votre Seigneur, votre, votre Dieu plutôt, il est unique. Le seul Dieu véridique dans cet univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Inna la Ça, c'est la quatrième Aïe, c'est la aïe numéro 4. Alors, certains ulama, il dit c'est quoi la mounasaba ici C'est quoi la relation Pourquoi avant de nous mentionner subhanahu wa ta'ala, qu'il est le seul dieu véridique, il est l'unique subhanahu wa ta'ala, pourquoi est-ce qu'il a mentionné les anges avant cela Eh bien, c'est pour nous montrer et pour nous rappeler que dans les cieux, il y a un seul dieu qui est adoré, que les malaïkas alayhi wa ils n'adorent que Allah subhanahu wa ta'ala. La seule bid'a, la seule innovation grave, la La seule chose qui est, en quelque sorte, euh, inacceptable et qui est le shirk, c'est ce qu'on retrouve sur cette terre ici. Ce qu'on retrouve sur cette terre, ça veut dire des gens qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités, qui adorent d'autres divinités à part Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si dans les cieux, في السماء Les anges, le Malak Ikhâlî Mûsûlâm, qui sont les créatures les plus puissantes d'Allah Subhanahu wa Taala à notre connaissance et qui et que nous on ne représente rien devant leur puissance, la puissance de le alayhi Ikhâlî Mûsûlâm. Si même les Malak Ikhâlî Mûsûlâm, ils n'adorent que Allah Azza wa alors qui? Oserait dire sur cette terre qu'il y a d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala, Allahu an La ayah numéro 5, il dit subhanahu wa ta'ala. Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbu al Allah azza wa jal, il est le dieu unique subhanahu wa ta'ala, véridique. Et il est qui ce dieu subhanahu wa ta'ala Il est le Seigneur, il est le Seigneur, le Maître des cieux et de la terre et de ceux qui existent entre eux. Ça veut dire entre les cieux et entre la terre, et Allah Azza wa aussi, il est Rabbul Machariq, il est le maître, il est le seigneur des levants, des orients. Alors, qu'est-ce que les ulama, ils ont dit à propos de cet ayah Ici, encore une fois, l'ayah la numéro 5, ils disent qu'Allah Azza wa bien sûr, il est le maître des cieux, il est le maître de sa terre, il est Rabb, subhanahu wa ta'ala, al-wahid, et... Il est le maître aussi de toutes les créatures qui se retrouvent entre les cieux et la terre. Incluant par exemple, al-malaïka alayhim as-salam. Et Allah Azza wa il est le seigneur, le maître de al-mashariq. C'est quoi al-mashariq C'est le pluriel de al mashriq al mashriq c'est le levant du soleil. Là d'où le soleil, il provient. C'est l'orient de, euh, de ce monde en quelque sorte. Mais pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa il a mentionné ici Al-Mashariq au pluriel pourquoi est-ce que c'est pas le Levant le seigneur du Levant c'est les Levant les ulama ils disent Il est différent à chaque lieu de cette terre, il y a quoi Une nouvelle, un nouveau lever du soleil. Remarquons comment ce que nous avons notre propre lever du soleil. Mais il y a des personnes ailleurs dans le monde que ça fait 6 heures, ça fait 7 heures qu'ils ont eu leur lever du soleil. Donc c'est comme s'il y a ici plusieurs mondes, plusieurs levées du soleil. Allah Azza wa n'a pas mentionné ici le coucher du soleil mais n'a subhanahu wa ta'ala wa rabb al-mashariq wal magharib il a dit subhanahu wa ta'ala summa rabb al-mashariq li ulama al-diz parce que ça euh, ça fait référence au coucher du soleil de façon indirecte de façon implicite parce que c'est mentionné dans d'autres ayats de al-quran al, al Comme il dit, subhanahu wa ta'ala fala taqsimu bi rabb al-mashariq wa al maghrib ila subhanahu wa ta'ala rabb al mashriqin wa rabb al maghribayn donc dans sourate ar rahman ainsi que Surat al ma'arij Allah azza wa jalla ila mon son le lever ainsi que le coucher du soleil mais si dans sourate as Allah azza wa jalla ila seulement le lever du soleil ou bien plutôt le, le levant al mashariq alors Allah azza wa jalla il est le créateur de toutes de toutes ces créatures, subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les cieux, sur cette terre, et il est, subhanahu wa ta'ala, le créateur aussi, et le maître de tous ces mondes, à chaque lieu, chaque lieu, chaque place dans laquelle il y a un machériq levé du soleil, c'est Allah, azza wa Rab, qui est le maître, qui est le seigneur, Et il n'y a personne qui débattait de cela. De l'unicité du Seigneur. Tawhid al Ça veut dire les mouchriquines. Même les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient d'accord avec cela. Ils n'avaient aucun problème avec le fait ici de croire en le fait que Allah c'est lui le créateur. C'est lui le maître. C'est lui le Seigneur. Mais le seul problème c'est que ils croyaient que c'était justifié et valide d'avoir d'autres divinités qu'on peut adorer avec Allah Azza wa Jal qui ne sont pas puissantes comme Allah c'est des créatures d'Allah mais selon ce que eux prétendaient ils vont nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal ces divinités là vont nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala alors ici leur problème c'est dans Tawheed al-Ulouhiya le monothéisme de la divinité ici ce n'est pas suffisant que quelqu'un croit qu'Allah Azza wa Jal il est le créateur Allah Azza wa Jal, il est le maître des univers seulement. Ça, ce n'est pas suffisant. Alors, la personne, elle doit aussi confirmer et elle doit avoir « Tawheed al-Ulouhiya ». Attester « Tawheed al-Ulouhiya », ça veut dire adorer seulement Allah Azza wa Jal et ne pas lui associer d'autres partenaires. Et dans le Qur'an Karim, la logique qui revient très souvent, incluant dans cette ayat qu'on est en train de citer, c'est Allah Azza wa Jal, Il mentionne Tawhid Arobubiya pour mener vers Tawhid al oulouhiya Ça commence par le Tawhid de la seigneurie et ça se termine par le Tawhid de la divinité. C'est de la simple logique ici, quelque chose de complètement raisonnable. Si quelqu'un atteste que c'est Allah qui est le seul maître, le seul seigneur, qui n'a pas d'associé dans la création subhanahu wa ta'ala, Que n'importe quelle autre divinité que les gens adorent avec Allah, que ce soit un animal, que ce soit une pierre, autre chose, qu'ils ne sont pas des associés avec Allah dans la création. Et dans la gestion de cet univers, ils ne sont pas des maîtres ici qui gèrent le soleil, le levant du soleil, qui donnent au soleil l'ordre de se lever. Est-ce que c'est la pierre Est-ce que c'est la vache Est-ce que c'est tel animal Non, c'est seulement Allah Azza wa et de ce fait, c'est complètement illogique d'aller chercher d'autres créatures d'Allah Azza wa et de les adorer avec Allah Subhanahu wa ta'ala. Alors il dit Subhanahu wa ta'ala on passe maintenant au prochain groupe de ayats à partir de 6 jusqu'à 11. Donc ici on essaie de regrouper ça par de ayat il dit subhanahu wa ta'ala inna zayyana as ad ad-dunya bizinati al-kawaakib inna zayyana as-samaa' nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor les étoiles une parure d'étoiles Allah azza wa jalla il nous parle maintenant de as-samaa' ad-dunya samaa' dunya, sama ad -dunya c'est le ciel le plus proche d'ana quelque chose c'est al-qurb quand on dit quelque chose Dhanin, euh, c'est quelque chose de proche. Alors le ciel le plus proche, c'est le premier ciel, celui qui est le plus accessible hein, en quelque sorte pour nous ici, qui est proche. C'est pas dunya, ça veut dire comme hayat dunya, c'est pas nécessairement la même, la même chose. Alors Azza wa dhanin il nous dit comment ce que Allah subhanahu wa taala il l'a décoré subhanahu wa taala avec une parure d'étoiles. Bizzinatin al-kawakib Wa hifazam min kulli shaytan immarid Et dans la ayat juste après ayat numéro 7 Que c'est une protection contre les shayatins On va revenir vers cela Mais en bref avant de commencer avec les ayats Les ulama ils disent que dans cette surah Surah Safed Ainsi que dans d'autres surahs Par exemple dans surah Al-Mulk Ça parle de cela On a fait tafsir de surah Al-Mulk auparavant Dans Sulat El-Jin aussi, ça nous parle un peu de la question des Shayatin et de la protection du ciel. Donc ça parle un peu de la même question ici. Donc ça se répète dans plusieurs Mawarder, plusieurs lieux dans le Qur'an al-Karim. Mais là, Allah Azza wa nous parle de l'avantage, la raison d'être des étoiles à notre connaissance. C'est quoi C'est deux choses principales. La première chose, pourquoi est-ce qu'Allah les a créés Allah Azza wa les a créés. Zinatan Ismail, un ornement, une parure. Euh, une beauté pour le ciel. Car s'il si n'y avait pas d'étoiles, qu'est-ce qui va arriver S'il n'y avait pas d'étoiles Le ciel serait quelque chose de complètement obscur. Comme on dit ici en québécois, ici, ça serait quelque chose de plate à regarder. Si le ciel, ce n'était pas quelque chose de décoré. Allah Azza il a décoré, subhanahu wa ta'ala. Il a mis des lumières dans ce ciel. On le sait. Quelqu'un, wa lillahi ta'ala, il methal al-a'ala. Bien sûr, Allah Zawdi, ne crée pas pour lui, il crée pour nous ces choses-là. Il les crée pour nous, subhanahu wa ta'ala. Lui n'a pas besoin de ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin de certaines des créatures pour que notre vie, elle fonctionne. On le sait que euh, n'importe quelle personne, même de nos jours, les gens, lorsqu'ils vont bâtir une maison, ils vont construire une maison, on ne va pas se contenter d'avoir comme ça un plafond. Euh, des murs qui sont obscurs la nuit donc les gens vont essayer de mettre des décors et ces décors là c'est souvent soit des des bougies comme dans le temps ou bien de nos jours euh, donc avant ça c'était des bougies et des lanternes de nos jours ça serait ça serait des des lumières alors là Hazrat il a mis il a établi des lumières dans As-Sama et qu'on peut voir à travers As-Sama ou Ad-Dunya parce que le ciel il est transparent comme les ulama ils ont mentionné je pense on a parlé un peu de ça dans Sourate Al-Mulk Tafsir Al Sourate Al-Mulk donc Le fait que, encore une fois, qu'il y ait quelque chose de visible, ça nous sert de beauté. Et ça nous sert aussi de guider. Lorsque les gens n'ont pas de GPS, alors la nuit, comment est-ce qu'ils se déplacent C'est à travers les étoiles, à travers la, la connaissance ici des étoiles qui nous donnent les directions. Ça, il n'y a aucun mal à faire usage des étoiles, euh, les utiliser comme référence dans ce sens-là. Ça s'est confirmé par le Qur'an al-Karim. Donc, la première chose, c'est le visuel. La deuxième chose, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais qui est décrit dans le Qur'an al-Karim. La deuxième raison d'être principale de des étoiles, c'est la protection du ciel. Les étoiles sont là pour protéger le ciel contre les Shayatine, contre les Shayatine, afin que les Shayatine n'espionnent pas, afin qu'ils n'essayent pas de savoir qu'est-ce qui se passe auprès de al-malaika alayhi mousallam les détails maintenant la sixième aya, comme on a mentionné il naza'yin nasa ma dunya bi zinatil bi zinatin al kawakib Allah Azzawajal, il a décoré ce ciel le plus bas avec les kawakib avec les étoiles Et il dit subhanahu wa taala aya numéro sept وحفظ من كل شيطان مارد c'est aussi une protection c'est une protection Euh, afin de le protéger ça veut dire le ciel contre tout diable rebelle contre les démons qui sont rebelles il y a des shayatin comme on le sait il y a shayatin l'ins shayatin le jin il y a les shayatin des êtres humains il y a les shayatin de de euh, des djin qu'on appelle habituellement Un diable ou bien plutôt un, un démon. Alors dans cette aïe, ça, ça ne fait pas référence aux chayatines de l'ins, des êtres humains, parce que les êtres humains peuvent espionner d'autres êtres humains, mais les êtres humains ne peuvent pas espionner euh, auprès du ciel. Mais les chayatines, ils essayent de façon active d'espionner les mala et karali moussalem, d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa main. Est-ce qu'il y a des informations comme sait, malaïka, à commencer Les mala et karali moussalem, ils communiquent entre eux. Et euh, parmi les informations qu'il communique, eh c'est le wahy qui vient d'Allah Azza wa Jal, que ce soit le wahy qui, qui descend sur les prophètes ou bien le wahy ici du qadar, de ce qui va arriver demain, de ce qui va arriver dans certaines heures par exemple sur cette terre. Alors si les shayateen pouvaient avoir de telles informations extrêmement précieuses, imaginez comment est-ce qu'ils vont égarer les gens Et les êtres humains, parce que comme vous le savez, l'information c'est une force. Information is power. C'est une question d'information ici. Si, ça c'est quelque chose de complètement logique. Alors l'Azawad, il a protégé le ciel, Subhanahu wa Taala, par les malak, par les étoiles, par les étoiles, Subhanahu wa Taala a créé les étoiles pour protéger le ciel, pour le protéger contre les Shayateen qui sont غبل أنكر فوأسه كم ضصورة الملك الذي سبحانه وتعالى ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتذنا لهم عذاب السعير الذي سبحانه وتعالى وسيدنا ضطخ آيات ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمعة فأتبعه شهاب مبين On appelle ici le tafsir, par, euh, le tafsir du Qur'an par le Qur'an qu'on trouve souvent dans certains livres comme euh, tafsir Ibn Kathir. Ici, donc, Ibn Kathir, souvent lorsqu'il mentionne des ayats, il va mentionner d'autres ayats qui viennent avec le même sens dans le Qur'an karim. Je tiens à mentionner de telles comparaisons ici. Euh, ça, c'est pour euh, s'il si y a parmi vous, il y a certainement, inchallah des personnes qui euh, connaissent qui connaissent d'autres sourates dans le Khalib, qui connaissent par cœur le hef. Alors ici, ça, ça aide InshaAllah à faire un lien. Lorsqu'on connaît des sourates différentes comme ça par cœur, alors on dit, ah, ça c'est comme l'autre ayat, ça va nous aider InshaAllah à comprendre le Coran. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il Suprême, des dignitaires suprêmes et euh, ils sont empêchés de ce fait, euh, ils sont harcelés de toutes parts, ils sont harcelés de toutes parts, j'ai devant moi ici deux traductions d'Okhor Coran kalim en français, j'essaie de prendre le meilleur des deux traductions, même si euh, je tiens à mentionner ici que, parce que euh, personnellement, je, je, ne, je ne consulte que très rarement les, les traductions d'Okhor le el-Kalim, comme ça, que ce soit en français ou en anglais. Euh, parce que les traductions c'est comme un sommaire ici de, de tafsir, donc c'est seulement lorsque j'ai un cours comme ça ou autre chose que je reviens aux traductions, mais lorsque je fais un cours comme ça, ça me permet un peu de, de savoir et de comparer avec ce que les ulama de tafsir, ils ont dit pour savoir c'est quoi la qualité des traductions donc encore une fois, rappelons que La traduction ne peut jamais donner tout le sens. Et de ce fait, il y a beaucoup de choses comme en sonne et que vous n'allez pas trouver dans la traduction de le Coran al-Karib ici. Parce que le traducteur habituellement, il va essayer de, de prendre un seul avis de ce que les ulama de tafsid, ils ont dit et il va essayer de l'exprimer. Euh, en les meilleures paroles possibles, euh, que ce soit en français ou bien en une autre, une autre langue. Mais encore une fois, je mentionne parfois les traductions, si vous êtes en train de suivre en même temps avec la traduction en tant que tel. Alors, il dit subhanahu wa ta'ala, La yassamma'ouna, La yassamma'ouna, Ils ne peuvent pas entendre de façon active. Yassamma'ouna, c'est quelque chose de plus fort, même s'il y a une autre quera ici qui dit La yassamma'ouna. Yasma' c'est celui qui peut pas entendre la yasma'un mais la qira'a ici inconnu euh, quand do hafss la yasma'una la yastama'un ça veut dire ici le fait de faire l'effort d'écouter quelqu'un qui fait l'effort Allah azza wa jalla relier cela que ils ne sont pas Et le ciel ici, Allah Azza il nous parle de « Al-Mala Al-A'la », c'est les dignitaires, c'est l'élite « Al-Mala Al-A'la ». C'est qui cette élite C'est qui ces, ces dignitaires-là Selon la traduction, bien sûr, les ulama de tafsir, ils ont dit c'est les malaïka al alayhi qui communiquent entre eux. Et il dit « Subhanahu wa ta'ala wa yuqdafuna »« Ils se font cibler » Ils se font cibler. Ils se font harceler. Comme on dit de nos jours, c'est le fait de jeter une balle, par exemple. Une balle ici, un ballon. Alors, lorsque quelqu'un va tirer un ballon, que ce soit avec ses pieds ou autre chose, on dit « Qadhafa ». Alors, pourquoi Parce qu'il y a une puissance derrière cela. Et vous pouvez imaginer que si c'est vraiment puissant, ça peut faire du mal à quelqu'un. Donc, ça peut harceler des personnes. Ça peut même les, les repousser, en quelque sorte. Alors, « Yookzafaouna ». Ils se font euh, cibler de toutes parts. « Min kulli jan Ça veut dire « de tout horizon ». De toutes parts dans ce ciel-là, il, euh, il y a ce « qadf » là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le mentionne ici dans le Qur'an. Les ulamas de tafsir, ils expliquent, ils disent « ça veut dire tout démon, chaque shaitan qui essaye d'espionner, qui essaye d'avoir des informations, eh bien c'est ça le sort qu'il va avoir. Il va avoir un shihab, euh, une météore. Qui va le viser. Il va être ciblé par une météore. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer cela sur cette personne-là. Ou bien plutôt un météore. Allah azza il va envoyer une telle... Ce n'est pas une foudre ici, mais ça serait comme une flamme. « Shihab » ou « Faqib » Euh, qui va venir pour le torturer pour le punir ou bien pour le pour le repousser. La ayah numéro 9, il dit subhanahu wa ta'ala Duhura, ils sont refoulés, ils sont Humilier et ils vont avoir un châtiment qui est permanent, qui est perpétuel. De Huron, ça vient de Dahar. C'est le fait de repousser quelqu'un, comme on dit en anglais, To kick out someone. Alors, de dire à quelqu'un, dehors, dégage d'ici, tu pars d'ici, on appelle ça. Le fait d'éloigner la personne, le fait de l'exclure. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, pour les empêcher encore une fois d'espionner auprès du ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, il les éloigne de ces discussions, de ces assemblées de al-malaïka alayhim as-salam. Et en plus de cela, c'est une punition pour eux, c'est une souffrance pour eux dans cette vie du bas monde et aussi ils vont avoir une punition qui est sévère et qui est permanente et perpétuelle dans l'au de là ça c'est dans le surat ça veut dire que les, euh, il ne faut pas croire et il ne faut pas imaginer que les shayatins ils ont même si leur mission c'est une mission qui est cruelle, c'est une mission Qui est satanique bien sûr. Mais ce n'est pas une mission qui est facile. Parce que parfois les gens ils pensent que c'est seulement celui qui a une bonne mission. Qui a une mission qui est, euh, qui est difficile et qui fait face à des difficultés. Même les shayateen en plus du fait bien sûr qu'ils ont tort. Et qu'ils sont dans l'erreur et dans un égarement qui est évident. Et que ça les mène vers Jahannam. Mais merde, même dans cette vie du bas monde. Ils n'ont pas une mission qui est, qui est facile. Allah Azza wa Jal il a ramide de telles choses qui les torturent, qui les punissent et qui les menacent. Il dit subhanahu wa ta'ala, l'aïa numéro 10 إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ Il y a exception ici. Une exception qui est rare, c'est, il dit subhanahu wa ta'ala, sauf celui qui saisit au vol, ça veut dire il a volé une information, celui qui vole quelques informations auprès du ciel Eh bien, même un tel shaytan, il sera aussitôt poursuivi par un météore flamboyant, par un météore qui est transperçant. C'est quoi l'histoire derrière cela C'est quoi l'interprétation ici générale C'est que les ulamas, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa hikmah, par sa sagesse, parce qu'il y a une épreuve dans cela, les pour les serviteurs, Allah azawajal, parfois, il permet à l'exception... Qu'un qu seul shaytan, ça arrivera, qu'un shaytan puisse attraper ici, puisse avoir, puisse voler une information. Un petit groupe d'informations. Khatif al Il a l'adhi c'est celui qui, qui va voler comme ça, de façon brusque, mais quelque chose de bref et quelque chose de, de rare et de limité. Alors il dit, subhanahu wa ta'ala, il sera poursuivi par un shihab, par un météore. Qui est saqib. Saqib är ulama. som är väldigt kraftigt. Det är något som är väldigt kraftigt. Det är något som är väldigt kraftigt. Det är något som är väldigt kraftigt. Det Le corps de ce shaitan et qui, et qui le détruit. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé au mot en tant que tel Il faut faire la distinction entre le shaitan et entre l'information qu'il a volée. Ce shaitan-là, dès qu'il prend l'information, il va la passer au prochain. Celui qui est sous, au-dessous de lui. Et le prochain va le passer au prochain et ainsi de suite jusqu'à ce que ça arrive au Kehana, ça veut dire les voyants, les augures, ceux qui prétendent connaître, connaître l'avenir. Et comment est-ce qu'ils vont utiliser une telle information précieuse, très rare, ça n'arrive pas toujours. Ils vont bâtir toute une histoire pleine de faussetés et de mensonges avec une seule information qui est véridique et ils vont la vendre aux gens, ça veut dire les fameuses personnes comme ça qui viennent auprès des augures, des qui payent beaucoup d'argent pour avoir quelqu'un devant eux qui est en train de jouer à des cartes, par exemple, ou bien de jouer avec une boule de cristal ou autre chose, et qui leur dit que voilà ce qui va arriver l'année prochaine et euh, le mois prochain et ainsi de suite. Tout ça, bien sûr, c'est al c'est Al-Kadib, mensonge sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il se peut que parfois, dans de telles... Euh, Dans de telles informations vendues par ses voyants et par ses augures, eh bien, qu'il y ait une information qui est véridique, qui a été volée par ce shaytan. Mais il faut se rappeler que ce shaytan, dès qu'il a volé l'information et dès qu'il l'a transmis au prochain, eh bien, il a été détruit par un météore flamboyant, un azab d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la dunya avant la akhirah. La ayah numéro 11, il dit subhanahu wa ta'ala, فَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ DEMANDE-LEUR S'IL EST PLUS DIFFICILE À CRÉER QUE CE QUE NOUS AVONS CRÉÉ CAR NOUS LES AVONS CRÉÉS DE BOUE COLLANTE DE BOUE COLLANTE OU BIEN DE TERRE GLAZ ALORS ÇA C'EST UNE QUESTION QUE ALLAH AZZA WA JALAL DEMANDE À SON PROPHÈTE SALLALLAHU WA SALLAM DE Euh, de poser, de poser à qui aux mushrikin de Mecca, encore une fois, parce qu'on a parlé du premier problème principal des mushrikin de Mecca, le premier point principal de différent entre eux et entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les divinités et le polythéisme, il y a un autre point, aussi important qui est quoi al ba'th le jour dernier la résurrection l'existence d'une deuxième vie après la mort alors plusieurs des mushrikin de la Mecque ou plutôt la plupart parmi eux non seulement ils adoraient d'autres divinités avec Allah azza mais ils ont dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé on va mourir et Allah azza ne pourra pas nous restituer une deuxième fois On sera mort et on va être réduit à néant pour de bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Yaoum al Hisab, il n'y a pas de jour du jugement dernier. Pourquoi C'est quoi leur logique derrière cela C'est une logique qui ne se tient pas. Ils ont fait ici un Qiyas, une analogie une comparaison. Ils ont comparé Allah à ces créatures et ils ont dit que très souvent, lorsqu'on va bâtir quelque chose et qu'on va, euh, qu va la détruire par la suite, eh bien, on ne pourra pas la reconstituer comme elle était initialement. Et de ce fait, ils ont dit, si on va devenir nous, des, on va être transformé en poussière, réduit en désossement, comment est-ce qu'Allah pourra nous recréer, nous recréer une deuxième fois, nous en tant que tel. Alors Allah, il, leur, il dit au prophète de leur dire Est-ce que eux, ils sont plus durs, plus difficiles à créer, plus complexes à créer, ou bien ce que nous, nous avons créé Ça veut dire, c'est quoi nous Ce que Allah il a créé Ça veut dire les autres créatures dans Lazarodel qui sont mentionnées avant dans la sourate, rappelons ici la Ayat numéro 5, par exemple, ou bien même les Ayat avant cela. Ça nous parle de quoi Des malaïkas, des anges. Ça nous parle des cieux. De la terre et des levants, de le machariq. Alors, est-ce des... est que ça, c'est des créatures qui sont plus grandes ou bien est-ce que c'est les êtres humains qui sont plus grands et plus complexes Ça veut dire, est-ce que la création des êtres humains, c'est la création la plus avancée que... Mais là, on est en train de faire ici, encore une fois, on est en train de faire un débat ici avec les mushrikeen. Est-ce que la création de l'être humain, c'est la création la plus avancée que Allah a pu faire. Si quelqu'un, il a dit ça c'est la chose la plus avancée que j'ai pu créer, avec beaucoup de difficultés, peut-être, on va croire peut-être que cette personne-là aura du mal à recréer la même chose. Mais là, ta'ala al-methal a'ala, Allah azzawajal, il est samawati wal ard, Allah azzawajal il a créé l'être humain, mais cet être humain, il n'est rien du tout devant d'autres créatures d'Allah subhanahu wa, Alors, qu'est-ce qui est plus difficile, que Allah azawajalla il les êtres humains une deuxième fois après leur mort, ou bien c'est le fait que Allah azawajalla il a créé les cieux, la terre, les animaux, et ainsi de suite. Alors Allah subhanahu wa taala il nous a dit dans d'autres ayats du Coran al-Karim bien sûr Allah azawajalla, il a mentionné subhanahu wa taala que la, la création des cieux et de la terre Est plus grande et plus importante que la création des gens, des êtres humains, ce qui ne veut pas dire ici que ce cette logique là elle mène à dire que la création des cieux et de la terre elle est difficile pour Allah mais la création de l'être humain elle est facile non il n'y a rien qui est difficile auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le tout c'est la même chose mais Allah il explique ici que par la logique humaine si quelqu'un il devait renier la capacité d'Allah de recréer les êtres humains ça impliquerait qu'il devrait renier aussi la capacité qu'Allah a créée les cieux et la terre qui les a créés alors ça veut dire il y a d'autres partenaires avec Allah Azza wa Jalla on est tombé dans une autre question, un autre, une autre problématique alors ici -hamun ça c'est une question, c'est de l'interrogation mais qui veut dire l'affirmation, l'affirmatif ici parfois il y a des choses qu'on connaît bien on va dire à quelqu'un, n'est-ce pas que telle et telle et telle chose, penses-tu que telle et telle chose, et on connaît la réponse de l'autre personne, que l'autre personne n'aura de choix que de dire oui c'est vrai ça veut dire ça c'est la logique qui est qui est derrière il naqalaknahum mintin il lazib Allah azawajen il dit on les a créés à partir de quoi de tint atin c'est la boue c'est la terre la terre ici qui est qui est mélangée qui est mêlée avec avec de l'eau alors il dit subhanahu wa taala il on les a créés à partir de la boue Et qui est l'azib. C'est quoi l'azib C'est quelque chose qui colle à la main ou quelque chose qui colle une partie on peut coller une partie de la boue avec l'autre partie de la boue on peut les composer ensemble et certains ulama ils disent ça veut dire quelque chose de, de glissant, quelque chose de glissant donc on peut ici imaginer bien sûr la matière de la boue, lorsque il y a de la boue comme ça, de la terre mêlée mêlée avec, avec de l'eau et certains ulama ils disent ça veut dire quelque chose qui a une mauvaise odeur c'est C'est quelque chose qui a mauvaise odeur selon certains ulama ou bien de de l'argile. De l'argile, excusez-moi, j'avais pas vu l'autre question. Est-ce qu'on parlait tout à l'heure des étoiles filantes Oui, tout à fait, c'est les météores, euh, ça veut dire les étoiles filantes. C'est ce qu'Allah azzawajal nous mentionne ici lorsqu'il parle wa de Al-Kawakib ou bien de Al-Shihab ou Al-Faqib. Euh, donc c'est l'argile ou bien la boue comme dans certaines. Traduction, comme dans certaines traductions. Parce que l'argile ici, ça peut, ça peut faire référence à... Euh à la matière, à ma connaissance, que l'argile, la euh, ça peut faire référence à la matière même lorsqu'elle euh, devient sèche, lorsqu'elle devient solide en tant que telle. Alors euh, peut-être que ici le traducteur, euh, dans l'une des deux traductions ici du Mostraf, il a écrit plutôt « la boue » parce que « la boue » c'est lorsque, encore une fois, elle a cette, ce, cette caractéristique-là d'être une matière qui est glissante et qui est collante et, et ainsi de suite. Et encore une fois, Dans une autre, selon certains ulama de tafsir, c'est quelque chose qui a une mauvaise odeur. Alors, tout ça pour dire quoi Que l'être humain, son origine, ce n'est pas quelque chose de si avancé, de si incroyable que cela. L'être humain, c'est quoi C'est de la boue. Imaginez, oh l'Allah ta'ala, le mâthal al des des... Euh, Des, euh, des êtres humains comme des enfants, parfois, ils peuvent façonner des choses avec, avec la boue. Ça veut dire façonner des choses avec la boue, ce n'est rien du tout. La chose la plus grande, c'est le fait que Lars Zaodiel, bien sûr, parce que eux, les mouchilikides, ils se sont remarqués que, comme on va voir un peu plus tard, subhanahu wa ta les mouchilikides, ils pensent toujours à, à quoi Au corps c'est le corps qui va être recréé mais le corps va être réduit à poussière comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal pourra le recréer autre chose mais il, ce qu'ils qu ignorent ici c'est même une autre chose c'est qu'il y a plus important même pour l'être humain en tant que tel l'âme est plus complexe et plus grande que le corps de, de l'être humain et malgré ça Allah Azza wa lui c'est le créateur de l'âme et du corps subhanahu wa ta'ala autre, un autre tafsir de cette ayat. Un tafsir secondaire, ici. Est-ce que c'est eux qui sont plus difficiles, plus durs, plus forts, ou ce que nous avons créé Certains ulama, ici, ce n'est pas un tafsir principal, ok, mais je le mentionne comme quand, quand même. Certains ulama, ils ont dit, ça veut dire les nations antérieures. Qui est plus dur, qui est plus difficile, qui est plus fort, qui est plus puissant? Est-ce que c'est ces mouchidikins là de la Mecque? Ou bien c'est les nations antérieures? Il y avait des nations avant cela qui étaient beaucoup plus puissantes que eux. Et malgré cela, Allah Azza wa Jalla les a détruits, les a réduits à néant. Subhanahu wa ta'ala. Alors de ce fait, est-ce qu'ils se sentent immunisés contre la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'ils pensent pouvoir faire face à Allah? Azza wa Jalla bien sûr. Allah الله عز وجل هو القوي العزيز aziz Il est le plus puissant Subhanahu wa ta'ala Dans la prochaine séance On va reprendre A partir de la Aya numero 12 Wallahu ta'ala A'la wa a'la Sallallahu wasallam wa baraka Ala nabiina muhammad Wa ala alihi wa